De lieu de façon inopinée et je m'en excuse. C'est un, un, un grand plaisir puisque la venue du professeur Tassin qui est de Paris 7 et qui dirige un centre de recherche qui est désormais est dédié à l'Europe et à la philosophie évidemment, nous fera le plaisir de parler de Patochka qui est assez rarement évoqué je pense en Bulgarie grâce à l'invitation de Lydia Denkova, qui est professeure de philosophie à la Noëlse Bulgare. Et euh, cela explique pourquoi euh, j'ai le grand plaisir d'avoir invité à, à la table euh, Thomas Schorbach, qui est le premier conseiller de l'ambassade de République tchèque en, en Bulgarie, qui lui-même est docteur en histoire, de la Sorbonne, je dis tout, et qui va donc pouvoir commencer euh, sans attendre par évoquer justement son compatriote hein, qui est euh, qui n'a pas forcément le, la notoriété qu'il mériterait en dehors de la république tchèque. Alors, je, je, je te laisse la parole. Merci bien Gilles, chers amis, c'est un énorme plaisir de pouvoir Merci. Je passe le micro c'est comme ça. Ah, oui, Je vous remercie pour cette aimable invitation et je vous dirai quelques mots sur Patochka, comme Patochka est traité dans mon pays. Yann Patochka est sans aucun doute un modèle d'un intellectuel engagé, intellectuel impliqué dans, dans, en politique, mais c'est même un philosophe politique malgré lui parce que Patochka n'a jamais eu l'ambition de participer directement dans la politique c'était plutôt la politique qui s'occupait de lui parce que c'était en 1939 où Ian Patochka, je maître de conférence, a été licencié de l'université parce que les universités après l'occupation nazie ont été fermées Et Patochka gagnait sa vie d'abord comme le, le professeur au lycée, puis comme un ouvrier de bâtiment. C'est seulement après la libération en 1945 que Patochka recommence sa carrière universitaire, mais c'est seulement en 1949 où Patochka termine, est forcé de terminer sa carrière universitaire. Il n'est pas, pas permis d'être nommé le professeur. Il, est, euh, il a été éliminé par les autorités communistes, mais quand même, et on, lui a, on lui a interdit d'être de, professeur, d'enseigner, de pouvoir influencer directement les, les étudiants. Mais quand même, euh, il, il a pu euh, prolonger sa carrière scientifique Était, il était à, notamment à, à, à l'Institut philosophique où il a participé notamment dans l'édition euh, des œuvres complètes de Koménuis, euh, célèbre philosophe et pédagogue, pédagogue tchèque. C'est seulement le, le printemps de Prague qui a, qui a permis à Patochka de réintégrer les rangs de l'université. Mais c'était la normalisation qui a terminé euh, euh, définitivement sa carrière universitaire en 1972 où Patotchka a été mis définitivement à la retraite. Pattotchka euh, notamment prolong, euh, prolongé sa, euh, sa carrière d'un intellectuel engagé. Ce qui est intéressant, son dernier séjour à l'étranger, C'était à Barna en 1973 où il a participé à un colloque philosophique. Puis, il a été privé du, du passeport et euh, il, euh, il, était, il a été frappé d'un interdit de, de publier et d'enseigner, bien évidemment. Euh, en 1976, au moment où les dissidents tchèques ont, ont commencé à rédiger la plateforme charte 77, alors c'était Václav Havel qui pensait de faire parmi les trois premiers porte-parole un intellectuel, un intellectuel non communiste, parce que Patochka, bien évidemment, n'a jamais été un anticommuniste, il était tout simplement en dehors de l'idéologie communiste, dans ses opinions. Alors, à ce moment-là, Patochka est demandé d'être un des porte-parole de la charte, avec Václav Havel et l'ancien ministre des Affaires étrangères, Yifi Haye. Ce qui est intéressant, Patochka a été choisi, il a été préféré à un autre professeur qui était plus connu du large public. C'était Václav Tcherny, qui était le célèbre spécialiste des études romanes, spécialiste de la littérature française et espagnole. Parce que Václav Tcherny était quelqu'un qui était très, très impliqué dans la politique. C'était vraiment un savant, un savant politique et un polémiste acharné, mais à cause de, de sa nature de polémiste, alors il a dû céder la place finalement à, euh, à Patochka, qui était considéré comme l'homme de consensus. Mais euh, euh, Václav Czerny a été bien dessus de ces décisions, parce que qu'il considérait Patochka comme quelqu'un qui, est, qui, est, qui était trop mou envers les autorités communistes. Mais ce n'était pas, ce n'était pas évidemment le cas, parce que Patochka, au moment de la publication de la charte 77, a été invité plusieurs fois à, à la direction de la police et il a été soumis à des... Il a été interrogé de manière euh, assez, assez, assez sévère et difficile pour sa chantée, santé chancelante et finalement c'était euh, euh, en euh, mars euh, 1917 euh, où Patochka a succombé à une crise cardiaque. Alors il est devenu en quelque sorte un des, des premiers martyrs de la, de, de la charte 77. Ce qui est intéressant, pendant les interrogations, c'était les, les policiers qui ont fait la pression sur Patochka de, de révoquer en quelque sorte sa signature. Il, il, faisait, il considérait Patochka comme quelqu'un, un professeur trompé entré euh, par erreur en politique, mais c'était Patouchka qui, qui persistait et euh, qui a, euh, qui a tenu, euh, tenu sa parole et ses engagements. Alors Patouchka, c'est quelqu'un qui, malgré sa, sa carrière universitaire, c'était quelqu'un qui était très ferme dans ses convictions et finalement, il, il, a, il, a, donné, il a donné sa vie pour pour ses idées et son engagement politique je vous remercie de votre attention кратка Знаете, че темата днес днес Ян Паточка «Европа и културата Едни съвсем скорошни изследвания във връзка с европейските избори установиха, че общо взето европесимизма в Европа нараства. Три четвърти от европейците от друга страна а, заявяват, че не се интересуват от Европа като цялост, интересуват се, което е разбираемо, както и за нас, от регионалните проблеми, проблемите на техните собствени градове, провинции или дори в най-добрия -случа, най случай държави. В същото време, една много малка част от европейците, 2,18%, декларират, че иска да напуснат завинаги Европа. А, това е дори с, сами по себе си тези цифри означават нещо особено за необходимостта от философския размисъл върху Европа. Ако действително по-голяма част от европейците държат да останат и да продължат да живеят, да имат общ дом, да имат едно общо битие. Това вече е предпоставка за едно задълбочено питане и то питане в духа на това, което споменава Хан Аренд в своята известна студия Философия и политика, а именно онва откритие в Древна Гърция, което се нарича диалог или диалогуване диалога с грижата да се открие една истина отвъд даденостите. Един диалог, който включва и грижата не само за днес, но и грижата за утре. И при всяко положение включва м, това, което Паточка върху което Паточка много настоява в своето известно произведение, което е познато и у нас, Платония Европа, а именно грижата за душата. Защото грижата за душата означава преди всичко а, грижа, грижа за самопознание и а, грижа да продължаваме да се питаме. А, аз съм сигурна, че в, а, в, днешното, в днешното изказване на професор Етиен Тасен а, тази грижа ще бъде а, демонстрирана ясно. А, и тя ще се впише дълбоко в онази изконно европейска традиция на разговор, който не се страхува от търсането на истината. Предполагам, професор Тасен ще е съгласен след, след като свърши да отговори на въпросите, които би предизвикало неговото изложение от ваша страна. Bonsoir. Euh, je voudrais d'abord commencer par remercier euh, d'une part Gilles Rouet pour son invitation, remercier également Ilya euh, Denkova pour euh, son invitation aussi et puis pour m'avoir euh, associé à ce programme de réflexion qu'elle initie sur l'Europe et sur les valeurs de l'Europe aujourd'hui et sur les enjeux éducatifs euh, liés à ces valeurs européennes. Je voudrais remercier aussi Monsieur le Premier conseiller de l'ambassade pour les mots qu'il a eus sur Yann Patochka. Je dois avouer que j'ai une, une sympathie euh, qui relève aussi de l'admiration pour euh, la pensée de Yann Patochka et aussi évidemment pour son engagement politique. Je voudrais vous parler d'un aspect particulier de sa réflexion qui concerne l'Europe et la question de la culture. Je crois que Jan Patochka est, à un double titre, une figure unique parmi les philosophes de la seconde moitié du XXe siècle. Un double titre parce que, d'une part, il est le seul à discuter, à poursuivre et à infléchir l'interrogation husserlienne sur le destin philosophique de l'Europe, et donc à faire de l'Europe une question philosophique d'importance et d'autre part parce qu'il est le seul à assumer l'héritage philosophique européen pour en faire le motif d'une pensée philosophique de la vie politique comme s'il fallait que la pensée rencontre la chose politique pour que l'on découvre l'enjeu à la fois philosophique et politique de la culture européenne l'originalité de la réflexion patoshkienne et d'avoir lié d'une façon que je trouve extrêmement subtile l'idée d'Europe à celle de philosophie par la médiation d'une compréhension de ce que signifie la culture, la politique et la philosophie. Et l'histoire, La culture, la politique et l'histoire. Et c'est ce nœud entre la politique, la culture et l'histoire, ce nœud que recouvre la notion philosophique d'Europe que je voudrais un petit peu élucider avec vous ce soir. L'enjeu de ce dénouement, du dénouement de ce nœud n'est pas purement spéculatif. Il concerne la place et l'avenir que nous pouvons aujourd'hui envisager pour l'Europe dans un univers globalisé que la culture européenne n'organise plus. Un univers qui n'est plus un univers européen, voire même un univers au sein duquel l'Europe pourrait n'être plus que le musée d'un passé désormais révolu, d'un passé sur un C'était ce que, euh, par exemple, Karl Jaspers proposait en 1946. En 1946, Karl Jaspers écrit un, un texte qui s'appelle « L'esprit européen » et il dit « Le destin de l'Europe, c'est de devenir le musée d'un passé révolu. L'enjeu est de savoir si l'Europe se décline au passé, ou s'il y a quelque chose comme un avenir de l'Europe. Patochka pense que l'Europe a conduit le monde vers cette globalisation planétaire que nous connaissons aujourd'hui, Mais il pense aussi que le monde, ainsi soumis à cette domination planétaire de la technique et du capitalisme, ce monde contredit le sens philosophique initial de l'Europe. C'est donc ce mouvement de ce que l'Europe a produit et de ce qui a contredit l'Europe que je voudrais essayer d'expliciter. Je vais commencer, premier point, par faire des distinctions conceptuelles je crois en particulier qu'il faut distinguer trois concepts d'Europe, ou trois manières de comprendre ce que signifie la notion Europe. Le premier concept est un concept philosophique, concept qui s'efforce de cerner ce que Husserl, ou Jaspers, ou patoshka lui-même ont appelé l'esprit européen, et qui renvoie, à ce qu'il nomme les fondements spirituels de l'Europe. Alors évidemment, le concept philosophique de l'Europe fait de la cité grecque, lieu de naissance de la philosophie, le lieu de naissance de l'esprit européen. Et Jan Patochka verra là le, le point d'émergence de ce qu'il appellera le souci de l'âme, dont je reparlerai dans quelques minutes. Donc un concept philosophique. Mais il y a un deuxième concept distinct qui est un concept politique de l'Europe. Concept qui renvoie à la question de la communauté européenne, c'est-à-dire à la question du corps politique européen, et qui date, lui, évidemment, de, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour ce qui concerne la formation de ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne. Je crois que l'avènement d'une communauté politique européenne, unifiée, ne peut se comprendre qu'à partir des événements qui, au cœur du XXe siècle, au cours de la Seconde Guerre mondiale, ont marqué l'Europe du signe de la catastrophe, c'est-à-dire l'héritage de l'extermination du peuple juif, et dans le contexte de la montée en puissance des totalitarismes. Troisième concept, un concept culturel, par lequel tente de se formuler, cette fois-ci, une identité européenne. Une manière de répondre à la question de savoir ce qui fait l'identité européenne est de considérer ce que Jan Patoshka nomme l'héritage européen. Et de se demander donc de quoi la culture européenne d'aujourd'hui est faite Or, cette culture européenne qui a imposé son saut à l'humanité tout entière est, dit-il, la culture de la science, la culture de la technique, la culture de l'organisation rationnelle de l'économie de la société. Science, technique et organisation rationnelle de l'économie de la société. Vous voyez trois concepts. Un concept philosophique qui pose la question de l'esprit européen. Un concept... Politique qui pose la question de, du corps politique européen, de la communauté européenne, et un concept culturel qui pose la question de l'identité européenne. Et je crois que ces trois concepts sont différents et qu'ils ne se recouvrent pas. C'est même, justement, ce qui va faire l'originalité de l'analyse de Patochka. Car Patoshka, pour sa part, voit dans cette tridimensionnalité de l'Europe... D'une part, un principe philosophique, la réflexion rationnelle. D'autre part, une réalité historico-politique, ces institutions qui conduisent à l'Union européenne actuelle. Et d'autre part, un héritage culturel, le souci d'une vie menée sous le double couvert de ce qu'il appelle l'historicité et la problématicité. Seulement, comme ces trois dimensions ne se recouvrent pas, Elle révèle un paradoxe. Je le de la façon suivante. La Seconde Guerre mondiale, et en son cœur, l'extermination systématique du peuple juif à laquelle s'est employé le régime nazi, semble dénoncer toute prétention de l'Europe d'après-guerre, à incarner un esprit, ou d'être habité d'une spiritualité. C'est-à-dire que nous pouvons considérer que les événements liés à la Seconde Guerre mondiale constituent une sorte d'invalidation de, des prétentions spirituelles de l'Europe et que cette invalidation-là se traduit par le renoncement explicite à une culture européenne ou à un certain héritage européen, concept culturel de l'Europe au profit, justement, d'une institution politique de l'Europe, c'est-à-dire de son concept politique. C'est comme si le, le défaut de spiritualité invalidait, invalidait la dimension culturelle de l'Europe et condamnait celle-ci à se reformuler politiquement. Et donc, nous pourrions dire que nous assistons dans la deuxième moitié du XXe siècle au passage d'une Europe culturelle sans unité politique à une Europe politique sans identité culturelle parce que dépourvue de légitimation spirituelle pour le dire d'un mot, l'Europe politique a vu le jour quand l'Europe spirituelle s'est effondrée et donc Là, il y a un paradoxe historique. L'Europe de l'Ouest tente au sortir de la guerre de se constituer en communauté politique alors même que les valeurs et que ce que Husserl avait appelé la fonction rectrice de l'Europe, ces valeurs et cette fonction rectrice que l'Europe était censée incarner en raison de sa tradition, de sa culture, de sa spiritualité, sont à ce point ébranlées qu'ils ne permettent pas à la philosophie européenne d'en réassumer la mission. Or, dans ce contexte des années d'après-guerre, un philosophe, un seul philosophe, va tenter de réactiver une pensée philosophique de l'Europe et un héritage culturel européen pour les mettre au service d'une compréhension politique de l'histoire. Et ce philosophe, c'est Jan Patochka. Mais, voilà l'aspect politique du paradoxe, c'est que c'est depuis les pays de l'Est, soumis à la loi du socialisme réel, que nous parvient cette voie solitaire et étouffée, qui rappelle qu'il appartient à la philosophie de réfléchir sa propre histoire européenne, et qu'il appartient à l'Europe d'assumer son héritage philosophique. Vous sentez, je suppose, qu'il n'est pas indifférent que cette entreprise philosophique qui tâche de préserver le sens de l'Europe soit à l'aube des années 70 l'œuvre d'un penseur dissident de l'Est, porte-parole de la charte 77, militant politique par nécessité, cherchant dans la philosophie l'assurance que le principe de son combat et de sa pensée n'a pas péri avec le siècle et le dévoiement de l'Europe dans les systèmes totalitaires. En ce sens, on peut dire que patoshka est le seul héritier de Husserl. N'affirme-t-il pas lui-même, d'ailleurs, dans son séminaire sur Platon et l'Europe, séminaire qui est tenu au début des années 70, qui est publié, qui est tenu à peu près en 73-74, N'affirme-t-il pas dans ce séminaire ceci, je le cite, « L'Europe fait tout pour éviter une pareille réflexion. Personne ne s'en soucie. Depuis la crise de Husserl, 1935, aucun philosophe n'a réellement réfléchi sur le problème de l'Europe et de l'héritage européen. Bien que personne ne s'en soucie, à l'Ouest, dans ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, n'est peut-être pas étonnant, parce que pour les penseurs de ce monde libre, entre guillemets, penseurs déjà engagés dans les processus de globalisation économique de la planète, l'Europe était philosophiquement morte, et elle était morte intestin, sans testament. Je vous propose alors de repartir de l'analyse que Housserl fait dans la crise de l'Europe pour ensuite évaluer la reprise que Patochka fait du thème Housserlien. Vous savez que Housserl est invité à prononcer une conférence en 1935 à Vienne et que quelques mois plus tard, Patochka va inviter Husserl à venir prononcer la même conférence à Prague. Et à Vienne et à Prague, en 1935, Husserl tâche, dit-il, d'atteindre le phénomène Europe en allant au cœur de son essence. Et qu'est-ce qui caractérise à ses yeux la figure spirituelle de l'Europe Eh bien, c'est que, dit-il, l'Europe est animée d'un télos propre, Elle est habitée d'une finalité. Ce télos spirituel commande toute l'historicité de l'Europe et la voue, dit-il, à l'universalité depuis son lieu de naissance, lieu naissance particulier qui était la Grèce. Les Grecs, dit Husserl, ont nommé philosophie cette attitude et cette science universelle, dont l'irruption e siècle avant notre ère, constitue l'urphénomène, le phénomène originel, qui caractérise l'Europe au point de vue spirituel. Phénomène originel, en effet, parce que l'irruption de la philosophie introduit une révolution au cœur de l'historicité humaine. L'humanité accédant avec la philosophie à des tâches infinies. Et seul L'attitude philosophique, aux yeux de Housserl, conduit à une science en forme de théorie infinie, c'est-à-dire à une tâche qu'il appelle une tâche spirituellement pleine de sens. Je ne vais pas reprendre toute l'analyse de Husserl, mais je retiens juste trois traits de l'analyse qu'il fait de ce télos européen. Premier trait, le Thomas Zeyn, l'étonnement que Platon, comme Aristote, Mettre au commencement de la pensée philosophante, désigne cette attitude totalement nouvelle qui permet à la pensée de s'extraire du monde naturel pour en saisir le sens. Dans le Thomas de Zayn, nous reconnaissons, dit Lousserl, un intérêt pur pour le connaître, un intérêt purement théorétique qui définit le mode proprement philosophique de la pensée. Oui, il y a déjà une assimilation. L'Europe, c'est la pensée, mais la pensée, c'est l'intérêt pur pour la théorie. Cet intérêt, où Husserl le caractérise même en disant que c'était un intérêt, je cite, « absolument non pratique », qui fait du philosophe le fonctionnaire de l'humanité, selon la célèbre formule qu'il utilise. Deuxième caractéristique de ce télos, Par sa vocation à l'universel, la philosophie donne naissance à une humanité spéciale, appelée, dit-il, à une vie spéciale. Puisque la philosophie ne procède d'aucun intérêt pratique, elle ne procède d'aucun intérêt lié à, au sol d'une tradition nationale. Avec elle, donc, se forme une communauté nouvelle, toute intérieure, pure, fondée sur des intérêts idéaux, une communauté donc qui dépasse les nations, une communauté transnationale. Et que cette communauté de la pensée supranationale puisse entrer en conflit avec les communautés particulières, sur les communautés nationales, nous sort en est conscient. C'est même le destin de l'Europe de vivre de cette contradiction, c'est-à-dire d'avoir donné lieu à une pensée transnationale Il se trouve confronté à des intérêts nationaux. Je vous rappelle qu'on est en 1935. En train d'assister à la montée du nazisme. Et il a compris ce que c'était que la montée du nazisme et les conséquences que ça allait avoir. Applément Housseur affirme une chose étonnante. Il affirme, je le cite, que les idées sont plus fortes que toutes les forces empiriques comment est-ce qu'une idée peut-elle être forte Comment une idée peut-elle être plus forte que toutes les puissances empiriques Eh bien, la force de l'idée vient, dit-il, de sa radicale indépendance à l'égard de la tradition, de l'attitude critique universelle qui la fait naître. Autrement dit, la force d'une idée, c'est de ne jamais être limitée par des barrières nationales, de subvertir en quelque sorte les appartenances communautaires, tribales, confessionnelles, gentilistes, nationales, etc., de les subvertir au nom de la science universelle, qui est le bien commun de toutes les nations. Et troisième caractéristique de ce télos européen, qui définit donc la spiritualité européenne, l'Europe, dit Husserl, est le nom de la philosophie conçue comme « conversion de l'humanité » de l'existence humaine. La figure spirituelle que nous nommons Europe ne désigne pas la juxtaposition de nations différentes et associées, mais un nouvel esprit qui règne sur l'humanité. Autrement dit, l'Europe est l'avenir de l'humanité. Le principe d'une totalité supranationale est la La philosophie, dit Husserl, je cite, doit constamment exercer au sein de l'humanité européenne sa fonction rectrice à l'égard de l'humanité tout entière. Autrement dit, voyez, il y a une fonction de l'Europe qui tient à son rapport privilégié à la philosophie. Et cette fonction de l'Europe rectrice à l'égard de l'humanité, c'est au fond de, de régler l'humanité sur les principes d'universalité absolue de la science et de la vérité. Donc vous voyez l'argument douceur, c'est que l'esprit européen se confond avec l'esprit de la philosophie qui se confond avec l'esprit de l'humanité. Or, c'est cette fonction rectrice, c'est cette mission mondiale de l'Europe qui a été dévoyé à l'époque moderne par le rationalisme positiviste, par le scientisme de la science européenne, qui reconduit, qui produit et reconduit ce qu'il appelle une parcellarisation de l'esprit. Et cette parcellarisation de l'esprit, au fond, elle élève l'esprit contre lui-même. Elle élève les nations contre l'universel. Et l'Europe, en 1935, est prise dans ce mouvement-là. Alors on connaît les conclusions, je les mentionne juste quand il rousseur en 1935, il dit que la crise de l'Europe n'est pas une crise de la raison européenne, mais que c'est une crise du rationalisme européen. C'est la crise de l'orientation qu'a pris le rationalisme sous l'effet de la technoscience moderne. Et du coup, Deux issues sont envisageables. Ou bien l'Europe disparaît parce qu'elle s'est rendue beaucoup trop étrangère à sa propre signification spirituelle, elle s'est dévoyée et perdue, et donc elle disparaît, et elle va sombrer, dit-il, dans ce cas-là, elle va sombrer dans la barbarie et la haine. C'est évident que le nazisme est à ses yeux la figure politique exemplaire de... ce cet effondrement de l'Europe dans la barbarie et la haine. Ou bien, deuxième issue, ou bien l'Europe renaîtra d'elle-même grâce à ce qu'il appelle un héroïsme de la raison, capable de surmonter le scientisme, le positivisme, le naturalisme, etc. Héroïsme d'un nouveau Thomas Zayn, qui trouvera sa force dans la foi, dans la mission humaine de l'Occident, Et dans la conviction, je le cite, que seul l'esprit est immortel. Ça c'est la conclusion à laquelle Husserl arrive en 1935. Et évidemment, pour nous qui le lisons aujourd'hui, nous devons reconnaître que les forces empiriques se sont montrées bien plus fortes que les idées au cours des années entre 1935 et 1945. Mais nous devons reconnaître aussi que les idées se sont armées en quelque sorte de force empirique en se transformant en idéologie sous l'ère de la domination totale du sein de laquelle Patochka va tenter de reprendre l'interrogation auxerlienne. Que fait Jan Patochka du Diagnostic de Housserl. Il écrit ceci. L'ouvrage écrit par Housserl, donc la crise 1935, pour prévenir l'ultime catastrophe du monde européen, pourra peut-être encore servir à éclaircir la situation de l'humanité après la catastrophe voire à éclairer ses premiers pas dans le chemin qui conduit au monde post-européen. Il écrit ça dans les années 70, au début des années 70. Comprenez, peut-être qu'on peut relire Husserl et imaginer à partir de Husserl ce qu'il advient de l'Europe dans un monde post-européen. La réflexion que Patochka va développer a ceci de remarquable qu'elle parvient à préserver l'intégralité du geste philosophique qui s'est confondu avec l'idée d'Europe, c'est-à-dire le principe rationnel, l'héritage de ce qu'il appelle le soin de l'âme, sans pour autant dénier la puissance destructrice que l'Europe a incarnée et qui l'a conduite à ce qu'il appelle la catastrophe. C'est le problème, c'est est-ce qu'on peut encore sauver une idée spirituelle de l'Europe Quand on sait que l'Europe a produit le nazisme, qu'est-ce qu'il faut sauver de l'Europe Bien que ça, tout l'enjeu de la réflexion de Patochka est là. Comment reconnaître la destructivité produite par l'Europe, et pourtant sauver l'héritage culturel de l'Europe Il fait d'abord un constat, et là je cite un passage... De, euh, du séminaire « Platon et l'Europe » de 1973. Voilà ce qu'il écrit. « L'Europe a été réellement maîtresse du monde, maîtresse économique. C'est elle qui a développé le capitalisme, le réseau commercial de l'économie planétaire. Maîtresse politique, en vertu de son monopole d'une puissance » dérivant de la science et de la technique, car tout cela était lié aussi à son degré de réflexion et à la civilisation rationnelle qu'elle était seule à posséder. Tout cela, l'Europe l'a été. Et cette réalité colossale a été liquidée définitivement en une trentaine d'années, au cours de deux guerres, à la suite desquelles il ne subsiste rien de sa puissance dominatrice du monde. Elle s'est détruite elle-même par ses propres forces. L'Europe s'est détruite elle-même par ses propres forces. Et naturellement, elle a impliqué le monde entier dans ce processus, de même qu'auparavant elle se l'était appropriée matériellement. Elle a contraint le monde entier à s'engager dans ces entreprises de destruction. Et le résultat en a été qu'il s'est présenté des héritiers qui n'admettront plus jamais que l'Europe redevienne ce qu'autrefois elle fut. Ça, c'est un constat fait en 1973. Ce constat engage évidemment une réflexion. Patochka va se demander, au cours des séminaires privés qu'il tient, à partir de 1973, puisqu'il a été exclu de l'université en 1972, il va se demander pourquoi l'Europe, je cite, qui avait réussi à hisser l'humanité à un niveau tout à fait nouveau, non seulement de conscience réfléchie, mais aussi de force et de puissance, cette réalité, Comment se fait-il que cette réalité qui s'était longtemps identifiée avec l'humanité dans son ensemble soit définitivement arrivée à bout de course Selon lui, cette Europe à bout de course qui s'est effondrée, c'est celle que la métaphysique platonicienne a promue comme figure occidentale de l'esprit. En ce sens, on peut dire que la fin de l'Europe est la fin de la philosophie, et inversement. Et pourtant, précisément, Patochka va s'efforcer d'exhumer les fondements spirituels de l'Europe de façon à montrer que la dissolution de cette position métaphysique de la question philosophique, de cette Europe platonicienne, ne signifie d'aucune façon la fin de la philosophie, ni par conséquent la fin de l'Europe. Quelle est la démonstration qu'il fait Eh bien, il nous faut, dit-il, distinguer le concept historico-politique de l'Europe de son concept philosophique. Et ne pas accuser le principe spirituel de ce qui relève en réalité de la politique, de l'histoire politique. Autrement dit, vous voyez, son argument, c'est que la naissance l'Europe politique ne coïncide pas avec la naissance de l'Europe philosophique. Les deux concepts doivent être distingués. Ce n'est en effet qu'au Moyen-Âge, dit-il, que l'Europe devient un concept politique, désignant une unité politique réelle. L'Europe politique est née sur la ruine, les ruines de la police grecque et de l'Empire romain. D'une part, en effet, la police grecque meurt, comme vous le savez, avec la désagrégation du monde grec, ce monde des communautés urbaines, des cités, qui s'entredétruisent. Et la période hellénistique se déploie sur la destruction de la cité et de sa signification politique, à savoir la liberté publique. Mais cette destruction des cités donne en même temps naissance au concept d'humanité, tel qu'il trouve à s'exprimer politiquement sous la forme d'un État universel, ou d'une religion universelle, ou d'une citoyenneté du monde, singulièrement, évidemment, dans le stoïcisme. Ces traits de l'hellénisme tardif vont alors se cristalliser dans l'Empire romain. Mais d'autre part, l'Empire romain vit spirituellement de l'héritage de la police grecque en tant qu'il affirme un état de droit où le droit civil se fonde sur le droit des gens. En même temps, l'aspiration impériale tend à une hégémonie qui ne peut que reposer sur la force et créer le vide autour d'elle. L'universalisme de la pensée, donc, qui trouvait sa traduction dans une universalité du droit ou des institutions, est habitée d'une logique contradictoire, d'une logique hégémonique, qui va conduire l'Europe impériale à son déclin. C'est-à-dire que, loin d'accomplir le destin spirituel de l'Europe, cette dimension politique vient contredire la dimension spirituelle d'universalité. Mais, pourtant, dit Patochka, la catastrophe de l'Empire romain laisse à son tour en héritage à l'Europe envahie les principes de l'esprit grec, c'est-à-dire ceux de l'universalité de la pensée et du droit, et plus fondamentalement le principe philosophique du soin de l'âme, ce que Patochka appelle le soin de l'âme. Le soin de l'âme, c'est en quelque sorte une manière d'aimer la vérité et d'ordonner l'existence au souci de la vérité. Mais sans dogmatisme, évidemment. Et telle serait alors la base de l'héritage européen qui nous permet, aujourd'hui, en 1973, de trouver dans l'idée d'Europe, je cite, un appui au milieu de la faiblesse générale et de l'acquiescement au déclin. Vous voyez donc la particularité de cette démonstration, c'est que se trouve conjoint, par la dissociation de la logique historique qui donne naissance à l'Europe politique et de son fondement spirituel ou métaphysique, une pensée du déclin de l'Europe de la catastrophe liée à la constitution des États-nations, sous l'effet d'une puissance scientifique et technique, et une pensée de la permanence spirituelle de l'Europe. J'insiste sur le fait que la condition de cette intelligence de l'Europe, cette compréhension-là de l'Europe, c'est de ne pas confondre l'esprit européen, c'est-à-dire le concept philosophique, Avec l'identité européenne, c'est-à-dire le concept culturel, et avec la communauté européenne, c'est-à-dire le concept politique. Et si on tient les trois concepts tout distincts et qu'on observe qu'elles se constituent par écart et décalage l'un avec l'autre, alors on peut à la fois rendre compte des raisons pour lesquelles c'est l'Europe qui a produit le totalitarisme stalinien ou nazi et l'extermination du peuple juif et pourquoi cette même Europe nous lègue un héritage qui a encore une valeur. Le soin de l'âme, alors, ne désigne évidemment aucun repli de la pensée sur elle-même, aucun désintérêt du monde ou de la communauté politique. Bien au contraire, Patochka le comprend, ce soin de l'âme, à l'instar de Socrate, comme étant indissociablement épreuve, dit-il, de la problématicité dans le registre de la pensée et épreuve de l'historicité dans le registre de la vie politique. Le soin de l'âme est en quelque sorte une double exposition au péril que constitue l'indétermination foncière et l'ouverture irréductible des espaces de la pensée et de la communauté politique. Aussi doit-on comprendre l'héritage grec comme ce qui nous invite à affronter l'ébranlement du sens, la pluralité des significations. L'esprit européen, écrit-il, est l'esprit, je cite, d'une libre donation de sens qui ébranle la vie simplement acceptée et qui, politiquement, se traduit dans l'esprit de la police comme un esprit d'unité dans la discorde en vertu du principe héraclitéen, selon lequel, je cite le fragment B80 d'Héraclite, « Le commun en tout, c'est polémos, c'est la guerre, le conflit ». La politique au sens européen fondamental peut alors être conçue comme l'institution d'un espace de discorde voué à l'indéfini questionnement de toutes les certitudes, à l'incessante confrontation des jugements, aux initiatives conflictuelles, mais qui sont toujours finalisées par l'exercice d'une vie libre au sein d'une communauté d'égaux. Je crois que l'intelligence de Patochka a été d'inscrire le questionnement philosophique inaugural de ce qu'on nomme l'Europe dans l'horizon de l'institution d'un espace public qui est la police. Ce qu'il appelle l'ouverture à ce qui ébranle implique en effet une forme politique précise, c'est-à-dire celle d'une communauté instituée en vue de la chose publique et jamais selon des critères d'appartenance gentiliste, culturelle, confessionnelle ou ethnique. Évidemment, c'est au fond le sens de l'œuvre des réformes de Clistène à la naissance même de la démocratie athénienne. Et c'est cette dissociation de la politique et de la culture qui permet, en retour, de penser l'affinité entre le soin de l'âme et la vie politique dans la problématicité et, si l'on peut dire, dans la polémicité, dans le polémos, dans le conflit. Mais alors surgit inévitablement une question. Qu'en est-il de la culture Qu'en est-il de la culture en général et qu'en est-il de la culture européenne en particulier Est-ce que cette culture peut encore être dite spirituelle Et comment cette culture européenne s'inscrit-elle dans un monde aujourd'hui gouverné par la globalisation des activités économiques Voyons comment Patochka pense la culture et les mondes au pluriel de la culture. Patochka avance ceci, je cite, « L'Europe se signale parmi toutes les humanités par le fait que sa particularité est la généralité. » C'est une phrase extrêmement importante et, et ambiguë. Je, je reprends, il dit « L'Europe se signale parmi toutes les humanités par le fait que sa particularité est la généralité. » Et cette particularité qu'est la généralité, c'est ce que les Grecs avaient nommé le logos, la pensée rationnelle. Donc, fort de la conviction que l'héritage européen peut encore donner lieu à une authentique culture, il nous faut reprendre le chemin qui, depuis la compréhension de la culture, mène cette fois à la dissociation de la civilisation rationnelle et de la culture spirituelle, ou encore à la dissociation entre la forme extrême et destructrice de ce que Patochka va appeler la surcivilisation rationnelle qui correspond à ce que Husserl avait diagnostiqué comme étant la montée en puissance du naturalisme, du positivisme et du scientisme donc dissociation entre cette surcivilisation rationnelle et la forme spirituelle d'une culture qui serait encore habitée du soin de l'âme et dont l'Europe provient et qu'elle peut peut-être réactiver Et un des moyens d'élaborer une réponse à cette question, de savoir au fond comment penser la culture européenne aujourd'hui, c'est peut-être premièrement de se demander ce que signifie être un homme cultivé. Deuxièmement, d'envisager les différentes formes de culture dont, on, dont sont habitées ceux dont on dit qu'ils sont cultivés. Et troisièmement, de voir en quoi ces cultures dessinent la possibilité d'un monde commun. Considérons d'abord ce qui caractérise en général l'homme cultivé, selon Patochka. L'homme cultivé s'oppose d'une part à ce qu'il appelle l'homme primitif ou naïf, et d'autre part à ce qu'il appelle l'homme superficiel, mal cultivé. Qu'est-ce qui les caractérise Le naïf accepte le monde tel qu'il est. Il n'a ni doute ni problème. Le réel, pour lui, s'atteste lui-même. Il n'y a rien à redire. Cet homme est sot et satisfait. L'homme superficiel, lui, à demi cultivé, donc à demi inculte, trouve que tout est clair. Il ignore l'interrogation parce qu'il ne se soucie que de disposer de réponses, de solutions, toutes faites. Il ne questionne jamais pour questionner. Il ne se livre jamais à une activité pour elle-même. Il possède, dit Patochka, une vision du monde. Il a des réponses. C'est l'homme des réponses et l'homme des institutions qui garantissent ces réponses. Si le premier était sot et insatisfait, celui-ci est impudent et suffisant. Donc vous voyez, le naïf n'a jamais de question et le superficiel, lui, a toujours des réponses. Eh bien, par opposition à ça, au naïf et au superficiel, l'homme cultivé, dit Patochka, est à l'inverse L'homme, des questions sans réponse. C'est-à-dire que contre le naïf, il ne cesse de poser des questions, et contre le superficiel, il ne se satisfait jamais des réponses. C'est donc un homme socratique. C'est un ignorant, mais pas un culte. C'est un ignorant, mais inquiet, travaillé en quelque sorte par la morsure de l'aiguillon socratique. C'est un homme soucieux, donc, qui prend soin de son âme, soin de l'âme. L'homme cultivé n'est pas un savant. C'est une tête bien faite, comme disait Montaigne, mais pas une tête bien pleine. L'interrogation chez lui est première, mais elle est aussi dernière, parce qu'elle récuse les réponses qui nous inviteraient à se passer de questions. Elle maintient, en quelque sorte, la pensée en éveil. C'est un homme vigilant et inquiet. Le slogan, pourrions-nous dire, de l'homme cultivé spirituellement, est « Inquiète-toi, inquiète-toi sans cesse, lutte contre toute quiétude de la pensée. » Yann Patochka écrit ceci. « L'homme inculte, superficiel ou naïf, se meut sur un sol donné une fois pour toutes, sur le sol des évidences allant de soi, ou plutôt pour ce qu'il tient pour évident. L'homme cultivé, c'est-à-dire l'homme qui, au fond, est toujours en train de se cultiver, l'homme cultivé se tient, lui, sur un terrain inachevé, sans rien de définitif, incertain, ou non encore entièrement assuré. Il ne s'agit donc pas là, entre l'homme inculte et l'homme cultivé, d'une simple opposition entre le dogmatisme implicite de l'inculte et le relativisme supposé de l'homme cultivé. Il faut comprendre que le cultivé cultive, en quelque sorte, l'homme cultivé, l'homme de la culture, cultive un scepticisme raisonné, inquiet, mais animé d'une foi en la pensée, Une sorte de, oui, de foi, de conviction dans la puissance de la pensée. Et donc, dans la culture spirituelle ainsi entendue, vit un idéal libre, un idéal d'autonomie. L'homme cultivé sait qu'il qu y a quelque chose de plus important que sa propre personne, et que cette chose est la seule chose qui compte fondamentalement pour lui. Et quelle est cette chose Eh bien, dit Patochka, ce n'est pas une substance supérieure, une entité divine à laquelle il aurait à s'identifier pour se reconnaître et s'accomplir, non. Cette chose fondamentale, c'est la liberté. C'est l'idéal de liberté. Alors évidemment, on pourrait penser que ce ne sont là que des mots, c'est-à-dire une sorte de rhétorique un peu grandiloquente, mais creuse, comme souvent l'invocation de la liberté ou de l'idéal. Mais non. Non, pourquoi Et ce qu'a rappelé M. le conseiller, nous le prouve, c'est que l'idée de Patochka, qui répond donc à l'affirmation husserlienne que les idées sont plus fortes que les forces empiriques, l'idée de Patochka est que, je cite, l'idéal n'a de sens que comme principe de l'action, que comme moteur de la praxis. Et c'est très beau les... les L'année la, 1976 et les premiers mois de l'année 1977, quand Patochka s'engage auprès de la charte 77 et qu'il accepte de devenir le porte-parole, on voit bien là que l'idéal de liberté n'a de sens que si c'est le moteur d'une action, d'un engagement politique, d'une prise de responsabilité. Patochka écrit « Être cultivé, ce n'est pas se détourner du monde ». Ce n'est pas l'érudition spécialisée, le service d'idéaux extérieurs à la sphère pratique. Au contraire, la culture est la seule manière de faire des idéaux éternels, des idéaux réellement pratiques, sur une base qui ne nie pas la liberté humaine. Et donc, à ce titre, au fond, Toutes ces formes de culture ne s'équivalent pas. Il nous faut différencier les formes de culture. Il y a, dit Patochka, des cultures scientifiques, des cultures artistiques, des cultures historico-politiques ou des cultures philosophiques. Rapidement, la culture scientifique, nourrie de mathématiques et des sciences de la nature, Cette culture scientifique tend à se détacher du sol nourricier, à se rendre autonome et à cultiver une universalité abstraite, formelle, anhistorique, dit-il. Il décrit la culture scientifique, je cite, hein, comme étant une culture incolore, inhumaine, anationale, anhistorique. C'est une culture qu'on pourrait dire désolée et désolante. Une culture en quelque sorte de la désolation, des sols perdus, si vous voulez, du sol avec lequel on a rompu. Plus caricatural et méchant, pour les hommes de science. A cette culture scientifique, il oppose la culture artistique, qui représente, dit-il, un degré supérieur de la culture. Parce que l'art. C'est un combat créatif pour des questions ultimes de l'homme. Et ensuite, parce que l'art s'enracine toujours dans un sol collectif, dans un terreau national. Et de la culture artistique, alors il va distinguer la culture historico-politique. En disant que cette culture historique et politique obéit à la même dialectique que la culture artistique, c'est-à-dire qu'elle puise dans un terreau et elle essaye de de s'élever de cette terre, mais qu'elle implique une dimension nouvelle, qui est ce qu'il appelle la dimension destinale d'un peuple tout entier. L'homme de culture historique va au-delà des perspectives personnelles. Il se situe euh, au niveau des groupes, des, des peuples, et donc au niveau évidemment des intérêts généraux. Et enfin, il distingue la culture philosophique de cette culture historique, de la culture artistique ou de la culture scientifique, en disant que la culture philosophique, je cite, « embrasse la totalité de la vie humaine, son sens et son destin ». Simplement, il faut prêter attention à ceci, c'est que la culture philosophique dont parle Patochka n'est pas un savoir, ce n'est pas une érudition. Ce n'est pas une spécialisation de la pensée, ce n'est pas une, une compétence professionnelle de l'intelligence. Il insiste beaucoup là-dessus. Il nous dit que l'homme qui possède une culture philosophique n'est pas forcément doué pour la philosophie, voire même peut n'être pas passionné pour celle-ci. Parce que cette culture n'est pas une culture scolaire. Vous vous souvenez de de l'observation que fait Kant dans la critique de la raison pure, lorsqu'il distingue un concept scolastique de la philosophie, qui est le système de la connaissance, et un concept cosmique. Et il dit qu'à ce moment-là, la philosophie, c'est la science du rapport aux fins dernières, aux fins essentielles de la raison humaine. Eh bien, je crois qu'il y a la même chose chez Patoshka. Il y a cette idée que la vraie culture philosophique, c'est le souci des fins dernières, le souci des significations, et que ça ne requiert pas particulièrement de connaissances philosophiques. Mais ça requiert un, une inquiétude, un soin, ce qu'il appelle le soin de l'âme, une inquiétude pour le sens et pour la vérité. Et donc évidemment, l'homme cultivé au sens philosophique du terme, Cet homme est capable de s'élever au-dessus des intérêts particuliers qui sont les siens, mais il est aussi capable de s'élever au-dessus des intérêts nationaux, strictement nationaux. Il n'est pas enfermé, si vous voulez, dans un groupe ou l'appartenance à une communauté. J'en viens au troisième point, qui concerne justement la manière dont la culture fait monde. Il arrive souvent, dans les discussions actuelles, marquées par l'attention aux situations post-coloniales et le souci de relativiser l'empire qu'exerce la raison occidentale sur le reste du monde, qu'on oppose les cultures nationales concrètes et substantielles, qui sont les terreaux d'expériences humaines et sociales particulières que les colonisations ont tenté de soumettre, à l'universalisme abstrait et hégémonique au nom duquel l'Occident impose sa loi au reste du monde. Jan Patochka a, lui, par avance suggéré ce que cette opposition avait de simplement rhétorique. Pourquoi Car aucune culture, dit-il, ne saurait se développer autrement qu'en déployant avec elle un horizon. Un horizon d'universalité. Un horizon qu'elle sait ne jamais pouvoir actualiser mais sans lequel elle ne serait pas une culture proprement dite, elle serait simplement une idéologie. Si l'horizon donc est bien cette ligne de rencontre de la terre et du ciel en même temps que la ligne de fuite qui toujours se dérobe au fur et à mesure que l'on n'avance vers elle, alors toute culture authentique est, depuis son sol particulier, ouverture à l'horizon universel des cultures, c'est-à-dire des autres terroirs particuliers. Et elle est en même temps une certaine composition des rapports des cultures entre elles. C'est-à-dire à la fois, donc, enracinement et problématicité, inscription dans le monde et Exposition au péril, territorialisation et transcendance. Il faudrait reprendre ici l'interprétation que Patochka propose de l'analyse de Serlienne du monde, de la vie et de la notion d'horizon. Mais je ne vais pas le faire, parce que ça nous mènerait trop loin. et il est, il est trop tard. Simplement, je voudrais en venir à la conclusion et dire pour conclure quelle est la conséquence politique de cette représentation par Patochka de ce qui concerne le rapport de l'Europe à la culture. Vous avez vu, il est compris dans la définition de la culture qu'une culture n'en est une qu'à condition de s'articuler à d'autres dans le respect de ce qui les distingue. Il faut prendre donc la pluralité effective des mondes de la vie, la pluralité effective des cultures au sérieux. Et sans doute est-il possible, voire justifié, parfois, de procéder à des évaluations hiérarchiques entre les cultures. Mais par définition, par définition, le concept de culture interdit qu'une culture se présente comme absolument supérieure à une autre. Il ne peut pas y avoir de culture supérieure à d'autres. Du moins, pas absolument. Or, j'ai remarqué pas tout il s'est trouvé qu'en vertu de sa rationalité universelle, la culture européenne a pu prétendre posséder une valeur supérieure aux autres cultures. Et une telle attitude, loin de fournir la base d'une entente entre les différents mondes humains, conduit au contraire à la destruction, je le cite, des humanités fondamentales par une exténuation généralisée du mystère du monde. Ce processus destructeur d'une culture qui, se croyant supérieure, Êtant devoir s'imposer à la totalité des mondes humains n'est pas accidentel. Ce processus destructeur est immanent à l'essence de l'Europe moderne. Au destin, pour le dire, une réponse, au destin colonisateur de l'Europe. Il faut comprendre que le, le destin de l'Europe était de coloniser le monde. Comment comprendre alors cette destructivité immanente à l'essence de l'Europe moderne Eh bien, il tient justement au paradoxe que j'ai évoqué rapidement, à savoir cette idée que la particularité de la culture européenne aura été sa disposition à la généralité. Patochka écrit dans des textes des années 70, un texte qui s'appelle « L'époque post-européenne et ses problèmes spirituels »,« L'époque post-européenne », il écrit ceci, il dit « Le naufrage de l'Europe est en même temps sa généralisation. Si l'Europe, comme seul le croyait, signifie la rationalité, si la rationalité est synonyme d'universalité, il y avait contradiction, dans le fait de revendiquer et de réserver la rationalité comme propriété exclusive de l'Europe. Une contradiction fondamentale de la culture européenne, c'est de se prendre pour la culture rationnelle du monde, la seule rationalité du monde. La seule issue à cette tension réside, comme Padochka l'indiquait dès 1938, à propos de la culture tchèque, dans l'approfondissement du fondement de la rationalité européenne. L'échec ousserlien ne doit pas nous faire méconnaître la voie ouverte par lui, dira Patochka. L'Europe a tracé deux chemins vers l'ouverture de la planète. Le chemin extérieur de la conquête et de l'hégémonie universelle qui a été sa ruine en tant qu'entité historique. Et le chemin intérieur de l'ouverture de la planète en tant qu'ouverture de monde, devenir monde du monde de la vie, chemin qu'il s'agirait à présent, après les cataclysmes du dehors, totalitarisme, Shoah, les confusions et les défaillances du dedans, déviation de la raison dans le rationalisme hausserlien, enfin dans le rationalisme dénoncé par Rousseau. redécouvrir et suivre jusqu'à son terme. Chemin intérieur qu'il faudrait redécouvrir et suivre jusqu'à son terme. Je terminerai donc en disant ceci. Nous vivons aujourd'hui dans ce que Patochka a appelé l'après-Europe. C'est-à-dire dans un monde post-européen né en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui caractérise un monde post-européen Trois choses, aux yeux de Patochka. Premièrement, l'Europe comme continent, le continent européen, n'y est plus maîtresse du monde. L'Europe n'est plus maîtresse du monde comme elle l'avait été à l'époque moderne. Deuxièmement, le monde post-européen, c'est le monde de l'ère planétaire, façonnée à partir de la technique et de l'organisation européenne, c'est-à-dire par la civilisation rationnelle européenne. D'où la débâcle de l'Europe qui a donné naissance à un monde globalisé, entièrement soumis à une rationalité technique et instrumentale, négatrice de l'historicité, de la problématicité dont elle provient pourtant. Troisièmement, avec l'ère planétaire dans laquelle nous sommes entrés, vient ainsi, en raison de cette débâcle européenne, le temps de ce qu'il appelle le temps des humanités extra-européennes. Le temps des humanités extra-européennes, porteuses d'une rationalité post-historique, qui rejette l'Empire européen, y compris sous la figure moderne que cet Empire européen a pris, c'est-à-dire de la Pax Americana, Depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais, mais, mais Patochka rappelle, je cite, qu'aucun arc de triomphe n'accueille l'entrée dans l'histoire de ceux qui rejettent la domination de l'Europe. Aucun arc de triomphe n'accueille l'entrée dans l'histoire de ceux qui rejettent la domination de l'Europe, c'est-à-dire de ces humanités extra-européennes. Ils arrivent cela sur une planète largement appauvrie et saccagée, dont ils ont encore effectivement à prendre possession dans le dessein d'en poursuivre la dévastation pour leur compte par une exploitation massive. Il faut quand même rappeler que ce sont des choses écrites au début des années 70, c'est-à-dire Patochka voyait ce qui s'est passé dans les 40 années suivantes les nôtres que nous avons vécues nous depuis donc un dernier mot il me semble que la leçon philosophique de Patochka de prêter attention à l'héritage grec du soin de l'âme qui nourrit une culture spirituelle authentique contre la culture technicienne et rationalisatrice cette leçon permet précisément d'éviter le monde qui, a été, qui est né comme étant le monstre de l'Europe. Mais il nous faut surtout ne pas oublier que cette culture spirituelle est indissociable d'une pratique politique qui refuse tout dogmatisme, qui accueille avec inquiétude mais confiance l'étrange ébranlement du monde que fait subir à toute société l'historicité relative des cultures et des humanités. beaucoup de votre attention. Благодарен явно <головно> е след всичко което чухме че Европа за Европа не можем да говорим а, само в исторически, политически, географски а, или технически смисъл. Европа продължава да бъде а, проблем а, буквално за философите, т.е. това, което трябва да, да имаме пред очи. Много от казаните от паточка или от изказаните от паточка наблюдения в интерпретацията, която чухме, продължават да ни засягат живо, тук и сега със сигурност ще продължават да ни засягат и утре. А, и за да го осъзнаем добре, е необходимо единствено и просто нещо, да продължаваме да се очудваме. Така че имате думата за въпроси. Merci pour euh, cette interprétation de Patochka qui est connue relativement euh, chez nous. Ah, mais euh, chez nous, euh, il me manque... Euh, Est-ce qu'il y a euh, une réponse à la question Quelle Est-ce la... est que euh, Patochka connaît les interprétations des... Hum, De Neuca, par exemple, une élève roumaine, de Heidegger, qui critique l'Europe. Il, il, quelle est son attitude envers ces philosophes de Roumanie, Bulgarie, euh, anti européenne qui, qui sont absolument élèves de Husserl et de Heidegger, mais qui sont euh, comme Neuca, par exemple, ce, ce, ce, il est traduit en France. Euh, très connue. Est-ce que Patochka connaissait ses interprétations anti-européennes euh, dans les années 30, 40, 50 Et est-ce qu'il a discuté ces euh, interprétations des autres usériennes euh, déçues de, de l'Europe dans cet esprit de, de, oui. de la crise du libéralisme après la Première Guerre mondiale Je suis très heureux d'avoir dit il y a quelques minutes qu'un esprit cultivé n'était pas forcément un esprit savant, parce que je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je pense qu'il devait connaître cette littérature. Il devait connaître. Mais euh, je n'ai pas le souvenir dans ce que j'ai lu d'avoir vu des textes qui étaient consacrés à discuter. Ces auteurs-là, je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé des textes de Patochka dans lesquels il engage la discussion avec des interprétations anti-européennes. Donc je peux pas, il y en a peut-être. D'abord, je ne connais que ce qui est traduit en français, euh, bon, ce qui est déjà limité, mais peut-être y en a-t-il que je ne connais pas. Je ne peux pas vous répondre, je suis désolé. Един много кратък въпрос във връзка с така наречения а, култивиран а, човек. А, не успях да разбера той, освен тази специфика, това свойство да се очудва постоянно, а, да бъде постоянно, как да кажа, буден в търсене на, на, на, на, на познание. А, има ли някаква отговорност към другите двама и най-вече по отношение на и най-вече по отношение на този глупавия човек, който от нищо нали, не се вълнува, от нищо не се очудва и така нататък. Тоест, ако той наистина е сократическа душа, този култивирания човек, той, а, как да кажа, ходи ли по агората да, а, как да кажа, най-малко да казва на, на, на своите съграждани, а, нали, да им напомня, че те, кажем, нищо не знаят. И да се грижат за себе си je Vous donner la réponse de Patochka, oui, en effet, c'est-à-dire, puisque la, la, la figure qu'il invoque pour décrire l'homme cultivé, c'est Socrate, affirmant d'un côté que ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas, mais affirmant d'un autre qu'il faut toujours s'interroger pour comprendre ce qu'on ne sait pas. Et enfin, troisièmement sollicitant constamment sur la place publique, selon l'image d'épinal véhiculée, c'est-à-dire des interlocuteurs sur l'Agora, les interlocuteurs pour aller les questionner et leur révéler qu'ils ne savent pas, alors on peut imaginer qu'en effet la responsabilité éthique et politique de l'homme cultivé, c'est d'avoir ce rapport-là avec les sots, enfin les, les naïfs. Et les, les, les demi-cultivés, oui. Mais, je, je enfin, le, si vous voulez, je, je vais ajouter une chose. Une, un, un aspect que j'apprécie énormément de la pensée de Patochka, c'est que ce n'est pas un moraliste. Ce n'est pas une pensée édifiante. Donc, il n'y a pas une ligne de Patochka nous disant ce qu'on doit faire. Comme une sorte d'injonction quoi. Donc simplement, il décrit, il dit, voilà, un homme cultivé, c'est ça. Il dit, Socrate était comme ça. Donc là, ce que nous, nous devons entendre, c'est que c'est une invitation, si nous prétendons être un peu cultivés, à devenir des Socrates. Mais euh, ça ne va pas se traduire par euh, des préceptes, des prescriptions, des choses comme ça, jamais. c'est lié, en revanche, c'est lié à l'interprétation qu'il fait dans le, les essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, euh, qui est le dernier texte qu'il a publié de son vivant, euh, à l'interprétation qu'il fait de la démocratie athénienne. Que, effectivement, l'homme démocratique en son, au sens patochequien, c'est l'homme cultivé, c'est-à-dire c'est celui qui assume la problématicité, la conflictualité et qui donc est forcément engagé politiquement dans la dans la cité parce qu'il y va de sa responsabilité ça c'est sûr et des, et des, et des изключително интересно това, което представихте. Но, кой знае защо и аз също с тази класификация, която към края на това, което ми представихте, а, представихте като класификация на паточка изпитах смущение за това, защото усетих, аз не познавам а, добре основния текст който вие представите, но изпитах това смущение, че Паточка някак е бил подведен от съвременният либерализъм и склонност към демократично разбиране на философската култура специално, да я определи именно така. Той вероятно някъде е казал, че Платон в никакъв случай не разбира така сократовото говорене. Той показва един сократ, който може да импонира на съвременните интелигентни хора, с това, че се интересува от чистото значение и от чистата истина, но в края на краищата имаме един сократ, който е тежък догматик в седмата книга на държавата. И този тежък да, догматик, ни най-малко не смущава Платон, че той ми е показал и други образи и го прави такъв. Тоест, един вид, Платоновата гледна точка е, че философската култура непременно трябва да бъде ангажирана с конкретно нещо. Съвсем непременно и съвсем догматично. И точно това е, което е и предизвикало съвременната голяма критика на Попър също, също Платон. Но ако Платон би бил жив, той ни най-малко нямаше да се засегне от тази също догматична критика, която прави Попър на Платон. Така че мене ми се струва, че в тази класификация на трите типа, която е, вие представете, или това е идеологията да на самият паточка или паточка не би могъл да не знае, че философът трябва да бъде тежък догматик, що се отнася до основни въпроси. Ето е субстилна. Appellerait une réponse subtile, mais je ne sais pas si je suis capable <rire> de la subtilité requise. Bon. Il y a deux choses à prendre en considération. La première, c'est que euh, le texte dans lequel euh, Patochka fait la distinction des cultures, en disant la culture euh, scientifique, artistique, historico-politique et philosophique, Ce texte est, un, est, est dans un livre qui s'appelle « L'idée d'Europe » en bohème, dans lequel il réfléchit sur ce que pourrait ou devrait être une culture nationale pour la, pour la République tchèque, ou en tout cas pour la bohème. Bon. Et donc il y a là un, il y a un, enjeu, il y a un enjeu politique, il y a une, même une invitation de, de Patochka en disant « voilà, comment peut-on vouloir affirmer une identité nationale bohème ou tchèque, euh, sans recueillir tout l'héritage de la pensée philosophique, socratique, etc. Et donc, je, je pense que dans ce texte-là, il fait des concessions. Euh, C'est un texte qui, euh, justement, essaye, essaye de donner des éléments pour l'affirmation d'une culture nationale tout en maintenant le principe fondamental qui est que la culture philosophique est au fond transnationale ou supranationale ce qui était le, la leçon ou surlienne qu'il recueille bon. donc le texte a peut-être un statut particulier justement d'engagement de, et de responsabilité qui fait que bon, il faudrait peut-être le lire prudemment bon. mais deuxièmement Euh, sur la, la question du rapport entre Socrate et Platon, alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant chez Patochka. Il a développé toute une, une analyse de ce qu'il appelle le platonisme négatif. Et il fait de Socrate le porteur de ce platonisme négatif. C'est-à-dire que le platonisme positif, c'est le dogmatisme platonicien. Et Socrate, c'est celui qui, en réalité... Euh, prévient et retourne ce dogmatisme platonicien pour le, le ramener à, à sa racine, qui est l'interrogation indéfinie, le, le dialogue aporétique, etc. Et donc, Patochka construit un Socrate anti-platonicien. Ça, c'est très, très intéressant, parce que, du coup, évidemment, il, euh, il prévient des critiques du type, celle que vous évoquez, de Popper, etc. C'est La critique popérienne, euh, c'est au fond euh, une critique, d'abord je la juge ridicule, fausse et ridicule, mais enfin bon, ça peu importe, et surtout c'est qu'elle s'adresse à un Platon totalement dogmatique, dogmatifié, quoi, dogmatisé, je ne sais pas comment dit, bon. et, et tout l'effort de Patochka, c'est précisément de, de miner par avance les lectures dogmatiques de... de de Platon et, et, et il invente un Socrate antidogmatique comme ça peut-être on pas lui-même toujours peut-être lui-même est-il conscient de ses responsabilités politiques conscient des responsabilités politiques de la pensée euh, obligé parfois d'être plus platonicien que socratique <rire> peut-être est-ce le cas dans Euh, L'Europe en bohème, l'Iglie d'Europe en bohème. си позволя на оточнение към последните разсъждения, връщайки се към въпроса за отговорността, който вие поставихте. И, и, и като го свържа с въпроса за догматизма или антидогматизма при Платон в лицето на Сократ и на самия Платон. Като се позова този път може би Хан Аран дава един отговор и Мерлопноти дава един друг отговор. Отговорът на Мерлок е това, което заболязва, че всеки философ е двойствен. Той казва философът Куца. Тоест философът е този, който може да се отнася до двойствен, но времено към емпиричния свят и към света, който паточка нарича, нарича света на това, което не загива, на Френския импери, империса. Значи към вечното. Тоест философът така да се каже, онзи, който може да се отнася до в философия и политика Ханарант отбелязва, че всъщност Сократ не претендира да владее догматичната истина. Оттам е известен, това знам, че нищо не знам. Но той претендира за друго нещо. Той претендира, казва тя, да направи онази докса, която носят мнението, което носи полуобразование, или да го направи малко по-истино. Това е единственото, за което претендира. Тоест... Просточко казано, думата, ако можем да свалим думата отговорност и ако я заместим с грижа в този диалог, нали, диалога върши това. Прави от, от наивния малко по-знаещ, а от този, който е полуобразован, прави малко по-ориентиран към истината, тъй като той е задръстен с иллюзиите на привидностите. Фактически, сократ действително има единствената функция. Да, а, да се грижи за другите двама по този начин, като ги постави в един път към философият. Те са на път към философият. От друга страна, догматизма да на Платон не противоречи на това, защото догматизма, абсолютната ангажираност, както и Жан Хер ще каже, към вечните истини е ангажираност единствено и само към себе си. И в държавата, и в другите писания е плато наясно, че се ангажира, философът е ангажирана единствено към себе си извечното и затова той е безполезен на държавата. Но там, където вътре, в цялото политическият живот означава действително боравене с мнение, с това, което е на път. Нали, философът има своята задача, неговата задача е проста, да разговаря да разговаря, да, да подпомага едно разбиране, което никога не бива да застива а, в окончателните точки на идеологията или на, или на невежеството, защото между невежеството и незнанието има огромен път, който Сократ се опитва да извърви. Всъщност, ако ми позволите, може би, последен въпрос, за да имаме все още възможността да а, чуем нашият гост. А, в... Можем ли все още да говорим за един телос на Европа? Вероятно Паточка говори в тази класификация, е много загрижен да спаси нещо от хегио, в същото време позовавайки се на куса. Там пътя е много сложен. Всички тези противоречия, които ние чуваме, са а, в едно сложно вътрешно развитие при самия, при самия Паточка. А, Исках само да, трябваше дебело да подчертая, че и двата текста отдавна са познати в България. Еритичните есета за историята и идеята за Европа. Тоест, Паточка в никакъв случай не е непознат автор и той отдавна функционира в нашата среда. Тоест, дали този Телос може днес, 21 век, и вече даже не е съвсем в началото на 21 век, да говорим. По някакъв начин за него специфично разбиране. Разбира се, не, не идеалистично, а конкретно и практично. За това, което би могла Европа да даде като модел за бъдещо развитие. Модел, не je ne sais pas si l'Europe est un modèle de quoi que ce soit aujourd'hui mais, mais en revanche là où vous avez raison c'est que c'est à propos du Télos je crois je, si vous voulez je suis à la fois très admiratif et en même temps très euh, désappointé par le geste de Husserl en 1935 je crois que ce geste a signifié la chose suivante Où assiste à la montée du nazisme, il comprend qu'il faut donner de la montée du nazisme non pas une explication en termes simplement euh, politologiques ou euh, historiques, mais qu'il faut lui donner une signification téléologique. Il faut lui donner une signification qui engage l'Europe tout entière. Et donc, et donc, évidemment, il va tenter de d'hypostasier, de, de, de, de donner comme ça, d'amplifier de, de, la figure européenne en disant mais l'Europe ça a été le continent qui a vu naître la philosophie, c'est-à-dire la rationalité, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité. Donc il y a un telos de l'Europe, il y a une mission de l'Europe à l'égard du monde. Bon. Mais il tente de, de réactualiser cette idée ou de défendre cette idée parce qu'il sait que cette Europe elle est morte. Que la montée en puissance du positivisme dans tout le 19e siècle et la montée en puissance du nazisme et même peut-être à ses yeux de la révolution bolchévique dans la première moitié du 20e siècle signifie que cette Europe est morte bon. donc il y a quelque chose comme le, comme le chant du signe c'est-à-dire le geste héroïque d'invoquer la grandeur de l'Europe au moment où peut-être il faut reconnaître que cette Europe est vraiment morte. Donc ça, moi, je, je prends très au sérieux ça, cette affaire hussérienne, parce que je pense que c'est vraiment le symptôme. Si vous voulez, pour moi, il y a, il y a eu un, un moment de basculement. Il y a le texte de Husserl à Vienne et à Prague en 1935, avec cette idée de, des deux issues, l'Europe est morte ou l'Europe Il évoque la figure du phénix, il dit que comme l'Europe, c'est comme le phénix, elle va renaître de ses cendres. Bon. Et puis, en, mille, en septembre 1946, se réunissent à Genève les premières rencontres européennes. Et là, nous avons tous les intellectuels européens qui se réunissent, qui se retrouvent. Car Yaspers qui est là, mais il y a Julien Binda, il y a, Voilà, tous les intellectuels européens sont là et font le constat suivant, aucun, à part Merleau-Ponty, aucun ne connaît, ne cite ou ne fait référence à la crise de Husserl. Il n'y a que Merleau-Ponty qui, qui, qui, qui connaît l'existence de ce texte. Mais tous font le constat que aujourd'hui l'Europe, c'est un pur problème de rapport de force. Il y a les Américains d'un côté, il y a les Russes de l'autre, les Soviétiques de l'autre, et la question, c'est Est-ce que l'Europe est une troisième force capable de s'opposer au soviétisme et à l'américanisme Il y a en particulier un intellectuel français qui s'appelle Jean Lescure, qui utilise une formule saisissante, puisque je sais qu'il ne connaissait pas le texte de Husserl. J'ai cité la phrase de Husserl. Husserl dit « Les idées sont plus fortes que les forces empiriques ». Et Jean Lescure, en 1946, dit ceci « Le temps n'est plus où l'Europe est une affaire d'idées, ce n'est plus qu'une affaire de forces empiriques. Et l'Europe doit se positionner sur le plan des forces face à l'Union soviétique et aux États unis d'Amérique. Et donc, là, je crois que c'est là où il y a pour moi un, un véritable basculement, dont la conséquence est que... On pourrait dire qu'est proclamée ce jour-là à Genève, en septembre 1946, la mort du Télos... C'est-à-dire le, le dernier coup lancé par Husserl en disant « mais il y a un telos l'Europe a un destin, il y a un avenir ». Peut-être qu'à ce moment-là, en réalité, à, à Genève, mais entre-temps, il s'est passé la guerre de 39-45, il s'est passé l'extermination, il s'est passé euh, le, la, la montée en puissance du stalinisme, etc. Euh, Peut-être que le, voilà, le, la déclaration de, de, ces rencontres interna... de ces rencontres européennes de Genève, c'est de dire qu'on ne peut plus penser l'Europe animée d'un Télos. Et c'est pour ça que c'est à cette occasion-là que Carly Aspers euh, introduit l'idée en disant, ben voilà, le temps de la grandeur de l'Europe est passé, l'Europe devient le musée d'une humanité révolue. Ça appartient au passé, d'un continent du passé. Bon. Alors d'où le, le, le challenge pour nous aujourd'hui, qui est de se dire. Qu'est-ce qu'on peut faire porter comme avenir ou promesse à l'Europe, si nous ne sommes pas en mesure de réinvestir l'argument ou ce lien du télos, de la fonction rectrice, euh, et L'Europe a façonné le monde, la totalité du monde du 20e siècle, qui a été le monde où se sont déployés pour la première fois dans l'humanité, deux guerres mondiales. Et donc voilà, est-ce que le moment n'est pas venu de ce que Patochka appelle, je trouve saisissant qu'il pense à ça en 70, l'heure des humanités extra-européennes Et pas simplement sur le plan des forces économiques et politiques, montées en puissance de ce qu'on appelle les BRICS, et les économies émergentes, montée en puissance de la Corée du Sud, du Japon, bien évidemment, mais surtout de la Chine et de l'Inde. La Chine et l'Inde, dans, dans, dans, dans 20 ans, seront les deux plus grandes puissances du monde. Les États-Unis seront dans l'État où est l'Europe au lendemain de la guerre. Donc, dans ce basculement de, de, de, des rapports de force, est-ce que l'Europe peut encore, sur un plan non pas économique, ou politique, mais sur un plan culturel et spirituel, incarner quelque chose Est-ce qu'il y a encore une promesse d'Europe Je ne sais pas, je crois que c'est une vraie question. Et que si on doit réfléchir, comme vous nous y invitez, aux valeurs européennes, et à l'éducation aux valeurs, je crois qu'il faut aussi que nous commencions à partir de cette question-là. C'est-à-dire... Euh, L'Europe a été le monde. L'Europe a raconté qu'elle a été le monde. Et en effet des terres amazoniennes aux terres de Chine et de Sibérie et d'Afrique. L'Europe était partout. Mais aujourd'hui, elle est redevenue un petit sous-continent, malingre. Et, et tout ce qu'elle a produit euh, a poussé, a cru, s'est développé d'une manière parfois terrifiante ailleurs. Bon. Je ne peux rien dire d'autre que de, de dire que ça, c'est un vrai problème. Il serait intéressant que la philosophie s'en occupe un peu. Части се остана ви. Благодаря още един път. Благодари на вас. Само да съобща, че ще имате възможност да чуете нашите гости утре в нов българския университет от 16.20 часа в 310 зала на първи корпус. Утре темата ще бъде хуманизъм и политика, макиявели или обещанията на разделянето. Също интересна тема, така че заповяда. Merci. Heureusement, je pensais que hors de